Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux. « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zacché descendit et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur ». Mais Zacché se présenta devant le Seigneur. « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Comme ils écoutaient ces choses, Jésus ajouta une parabole, car il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela dix de ses serviteurs, leur donna dix mines et leur dit « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne ». Mais ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit « Seigneur, ta mine a rapporté dix mines. » Il lui dit « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de dix villes. » Le second vin est dit, « Seigneur, ta mine a produit cinq mines. » Il lui dit, « Toi aussi, sois établi sur cinq villes. » Un autre vin est dit, « Seigneur, voici ta mine, que j'ai gardée dans un linge car j'avais peur de toi. » « Parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui dit, « Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je puisse le retirer avec un intérêt ?» Puis il dit à ceux qui étaient là, « Ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les dix mines. » Mais il lui dirent, « Seigneur, il a déjà dix mines. »« Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. »« Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-les en ma présence. » Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Bétanie vers la montagne appelée Montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples. « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous », vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin ». Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anon, ses maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous l'anon ?» Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent à Jésus l'anon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, Toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts !» Quelques pharisiens du milieu de la foule demandèrent à Jésus de reprendre ses disciples. « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront !» Comme il approchait de la ville, Jésus en la voyant pleura sur elle. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t’est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Il entra dans le temple et il se mit à chasser ceux qui vendaient. « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs !» Il enseignait tous les jours dans le temple. Et les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple, cherchaient à le faire périr. Mais ils ne savaient comment s'y prendre car tout le peuple l'écoutait avec admiration.